bienvenue pour cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 309ème. Euh, on va débuter cette émission par un groupe de jazz nouveau-zélandais qui s'appelle The Circling Sun, qui ont sorti cette année leur deuxième album Orbitz. On va écouter le morceau Seiki, on est sur du jazz, afro-jazz et même psychédique comme l'annonce, comme le dit bien le, le, le titre de leur album Orbitz. Et on va enchaîner avec une... Euh, avec Yasmine Hamdan, qui est une euh, pionnière, une figure incontournable de la scène, underground, qui est euh, pionnière dans l'indie pop électronique en arabe. Et là, on va écouter euh, un extrait de son dernier album, I, remem I Remember, I Forget, désolé pour mon accent, avec le morceau « Smiley ». Donc tout de suite, on commence par The Circling Sun. Musique chaîne Car Culture euh, que Physical Therapy Daniel Fischer un new-yorkais qui nous propose une dream trip pop à travers euh, son album Rest Here comme le nom du morceau années 80 qui est ressuscité avec la pandémie qu'on a entendu en concert au Transmusical dernièrement et on écoute le morceau « Hot Paradox ». le nouvel album dizzy age up système qui est sorti sous le pseudonyme pro euh, album qu'elle décrit comme un comme un journal privé euh, rendu public un album assez brut on a envie euh, de réécouter après la première écoute un peu comme les, euh, les bloody valentine avec euh, only Shallow, issu de l'album coût de noblesse suit avec Get Down Services du Hugh de Bristol qui nous propose à travers leur morceau qui okay, est un morceau tout instrumental issu de leur deuxième album Crumps 2. Et on part dans des sonorités ambiantes techno-tribales avec euh, le groupe belge des années 90, Pablo eyes que le label Strum a réédité euh, il y a quelques années. Et le morceau qu'on écoute, c'est en B7. avec le musicien américain Elado Negro avec le morceau protecteur issu de son dernier EP The Last Sound on Earth sorti chez Big Dada un peu plus sombre un peu plus mystique ce, ce nouvel EP de Elado Negro je vous laisse le découvrir <rires> anglais qui a à peine un nom d'existence avec le single Sal Spreeder, une sorte de MGMT industriel. avec le morceau Ghost et ensuite ça sera auto-tune avec le morceau Blade Runner sur l'ambiance Technos avec Autotune et le morceau Blade Runner sorti en 2018. artiste d'abord Elewitch, trio garage rock américain formé à Los Angeles qui vient de sortir son album, son dernier album Dog God, on écoute 777 qui est en fond, et juste après ça sera Gunner Kinner, on écoutera le morceau Cash Sky, c'est issu de son deuxième album Yaramaz, qui est euh, qui est cet art 6, un mix entre Mara Violanza, les, Le Prince Harry, Le Tigre et Daph et Alup propose un Punk synthétique New Wave Neo Crot Rock Minimal Misc. Et là, tout de suite, c'est les... les witch. c'est un peu trop court pour passer à Gunner euh, Gunner Cunier donc on prendra le temps de, le, de vous la passer la semaine prochaine euh, moi je vous souhaite un bon week-end une bonne après-midi sur Radio Campus Lille et euh, à la semaine prochaine